Je veux dire ici, euh, parce qu'on me fait un peu le procès de ne pas avoir suffisamment pris de temps pour parler de ça, c'est pas sérieux. Ça fait deux ans qu'on travaille là, sur ça. Et d'ailleurs, ceux qui sont militants de cette affaire, depuis plus de 20 ans qu'on travaille sur ça. C'est un peu plus de 20 ans qu'on travaille sur ça. Ce qui s'est passé, c'est un peu plus important. C'est un peu plus important pour le pouvoir. Il y a un peu plus